cette édition de ce dimanche dont voici les titres. Les cultivateurs de riz regroupés dans certaines coopératives demandent que leur sécurité soit garantie afin que les enquêtes sur les détournements des fonds dans ces coopératives soient bien réalisées. Vous l'entendrez dans cette édition. Les personnes, l'un originaire, euh, originaire de la colline Monini et l'autre de la colline Gizio en commune Gattara, sont sous les verrous de, de, sont sous les verrous depuis ce samedi. D'après les informations fournies par l'administration et la police en cette commune, sept personnes sont gardées pour question d'enquête judiciaire sur l'endommagement des champs d'eau maïs. Depuis ce samedi, et certains leaders religieux demandent au chef de l'État de prendre une décision interdisant la construction des maisons dans les endroits où se trouvent les champs. Eric Wimane sur la mise en œuvre. la présentation, est avec Ornana Captez Issa Nanilo, écoutez la différence. Page Société pour débuter cette édition. Certains leaders religieux demandent au chef de l'État de prendre une décision interdisant la construction des maisons dans les endroits où se trouvent les champs. C'était ce vendredi lors d'une rencontre avec ses représentants des Églises. Autre question soulevée, c'est l'enreport avec les prisonniers qui restent en prison alors que leurs dossiers ne sont pas traités. Jean-Marie Jean Mayonga. Certains des représentants des confessions religieuses ont soulevé des questions à rapport à la construction des maisons dans les places destinées à la culture des riz et autres cultures. Ces leaders religieux précisent que cela augmente la famine dans le pays. Je n'ai pas apprécié le fait de construire le palais présidentiel dans un endroit où on cultivait, car en effet, cette place nous donnait une bonne production. On se contente de continuer à étendre la capitale en construisant là où on recevait une grande production, ce qui augmente la famine dans le pays. Je vous demande, Excellence, de tout faire pour qu'on donne des places là où les sols seraient moins productibles. Une autre question soulevée est en rapport avec. Les personnes qui sont emprisonnées et que leur dossier n'avance pas. Ils ont demandé au chef de l'état de tout faire pour que ces personnes soient libérées ou que leur dossier soit traité le plus rapidement. Sur la question en rapport avec la construction dans des terrains ou en cultivait, Evalice Daichimie, le chef de l'état, a répondu que chaque fois il fait appel à ceux qui donnent des parcelles à regarder les lieux et les endroits destinés à faire des constructions des maisons. Le de l'État dit que l'agriculture et l'élevage sont les piliers du développement. Prenons au sérieux cette question de protéger les terres cultivables. Je le dis souvent, même les agriculteurs de la commune de Gihanga ont soulevé cette question, me disant qu'ils ont été chassés par la mairie là à Boterele où ils cultivaient du riz. Ils m'ont dit que la mairie les a chassés et ne savent pas pourquoi. Est-ce que nous allons fermer la province? Dojumbura de leur demander de manger ces maisons qu'ils ont préférées. Imaginez, nous interpellons chaque fois les gens à construire des industries à l'intérieur du pays, mais ils refusent catégoriquement. Est-ce possible de construire une industrie du ciment à mairie Qu'est-ce qu'il veut pour celui qui le fait Pourquoi ne pas la placer à l'intérieur L'agriculture et l'élevage sont les piliers du développement. Quant à la question de la justice et des personnes en détention, le chef de l'État a interpellé à ses leaders religieux d'organiser des enseignements sur le respect des droits de l'homme en se basant sur la parole de Dieu et ce que dit la Bible. Adoption des projets de décret portant la création, l'organisation et le fonctionnement de l'ordre des architectes au Burundi par le Conseil des ministres. Tenu vendredi de la semaine en cours, Prosper Hogwami et porte parole du secrétaire du gouvernement, fait savoir que ce projet va contribuer à la promotion de l'architecte au Burundi et la réduction des imperfections qui s'observent dans la construction des villes. Suivez le. La profession d'architecte a toujours été et continue d'être exercée par des personnes nationales et étrangères dont la majorité ne possède pas la qualification et les capacités requises pour emporter le titre et en exercer la profession. Ces personnes non qualifiées pour la profession sont auteurs de plusieurs œuvres réalisées dans les espaces urbains du pays sous le regard impuissant de vrais architectes Alors que s'il y avait une réglementation nationale claire dans le secteur de la construction, ces personnes seraient considérées comme usurpatrices et punies conformément à la loi. Cette situation conduit au non-respect des normes de construction et des schémas et plans directeurs d'aménagement. C'est ainsi qu'on observe l'émergence des bâtiments sans esthétique, des erreurs techniques dans la construction, etc. Au regard de la situation actuelle du secteur de la construction, et du rythme de développement des villes et des centres urbains, il est urgent que les pouvoirs publics se saisissent de la question pour que l'architecture occupe sa vraie place dans le développement culturel, social et économique de notre pays. Par souci d'efficacité, les relations professionnelles entre les architectes d'une part, les ingénieurs, les techniciens et les agents d'exécution d'autre part doivent être réglementées. Afin que chacun puisse connaître les limites de sa mission, et ainsi éviter des interférences professionnelles, mais plutôt favoriser la complémentarité des compétences. Pour éviter le désordre actuellement constaté, les professionnels du bâtiment, chacun dans les limites de ses compétences, doivent œuvrer dans un cadre précis réglementé. Le Burundi est le seul pays dans la région à ne pas avoir encore réglementé la profession d'architecte. Ce projet de décret détermine les conditions requises pour porter le titre d'architecte et pour exercer cette profession. Son adoption et sa mise en application permettront de sauver les architectes de plus en plus nombreux et confrontés aux problèmes de désagrément causés par l'accaparement de la profession par ceux qui n'en ont pas la qualification. Sauver la physionomie des villes et mettre fin au désordre constaté dans le domaine de la construction. Ce conseil a également adopté le projet d'ordonnance portant fixation des règles et procédures relatives à la procréation médicalement assistée chez l'homme. Cela va résoudre les conflits liés à l'infertilité entre les conjoints. Encore une fois, suivi Prospéna Ouagwamiye, porte-parole le secrétaire du gouvernement. Le gouvernement du Burundi a constaté que l'infertilité s'érige en un réel problème de santé publique si rien ne s'est fait dans l'immédiat. Ce problème de santé publique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 ainsi que les réponses apportées aux préoccupations qui avaient été soulevées, le projet d'ordonnance a été adopté avec quelques corrections de forme. À 13h06, poursuivons par la page sécurité. Trois personnes, dont l'infirmière de la zone Mougueni, dans la commune Kayogolo en province Makamba, sont dans les mains de la police. Depuis ce samedi, selon les informations données par les administratifs de cette zone, cette, ces personnes ont été arrêtées, ont été arrêtées suite au vol d'un microscope dans la nuit de vendredi à samedi à l'hôpital communal Siza Mouganyi où travaillait le travailleur et l'infirmière arrêtée. Les mêmes informations révèlent que la troisième personne parmi ces arrêtés euh, et arrêté, était passée à cet hôpital la même nuit pour charger son téléphone au niveau de la police. Ils indiquent que des enquêtes continuent pour connaître, pour connaître les coupables. Des personnes, l'une originaire de la colline Molini et l'autre de la colline Guissou en commune Gatala, sont sous les verrous depuis ce samedi. D'après les informations fournies par l'administration la de la police en cette commune, cette, euh, ces personnes sont gardées pour question d'enquête judiciaire sur l'endommagement des champs de maïs survenus depuis ce samedi en cette commune. L'administration la communale Gattara s'inquiète de cette malfaisance. Donation du de, de, de conseiller le conseil d'administration et en commune Gattara, demande aux administratives à la base de s'approcher beaucoup de la population pour les aider à trouver des solutions face à leurs problèmes, surtout en cas de conflit. Les cultivateurs de riz regroupés dans certaines coopératives demandent que leur sécurité soit garantie afin que les enquêtes sur les détournements des fonds dans ces coopératives soient bien réalisées. C'est au moment où certains d'entre eux disent qu'ils sont actuellement malmenés, comme ceux du village 6 de Guihanga. dans ce village, les échauffourés euh, qui ont surgi au cours de cette semaine. On fait que si présumé auteur soit arrêté par la police. Un certain Mikiliman Aklaver, connu sous le sobriquet observateur, secrétaire dans la coopérative urumulimwit Terambele au village 6 de la commune Gihanga, Elle est l'un parmi les résecréteurs malmenés pour avoir dénoncé le détournement des fonds de la coopérative par certains de leurs prédécesseurs. Comme il l'explique, il déplore le fait qu'il a été même battu et souvent il échappe aux ambus cas de tendu par les mêmes présumés auteurs qui ne veulent pas que la réalité sur ce détournement soit connue. Beguilman Claver précise également qu'il est parmi d'autres responsables de la coopérative qui ne sont pas aussi tranquilles et demande que leur sécurité soit garantie. Au niveau de l'administration et de la police, on précise qu'on suit de près la situation et l'administrateur de la commune Gihanga précise que les gens qui ont causé des dans la nuit de jeudi au village avait pris un verre de trop. Le commissaire communal de la police indique à son tour que six parmi eux sont dans les mains de la police judiciaire pour enquête. Les membres des différentes coopératives que nous avons approchées précisent que c'est une recommandation du président de la République qui est en train d'être mise en application alors qu'il était à Gihanga au mois de septembre dernier. Après avoir entendu les lamentations des membres des coopératives, il a recommandé au gouverneur une enquête immédiate afin que les anciens responsables des coopératives qui sont accusés de détournement soient arrêtés et qu'ils réparent les cases. Pour le moment, quatre anciens responsables de la coopérative du village 6 sont déjà arrêtés. Un parmi eux a été attrapé à l'aéroport de Oujamboura. Il allait s'envoler vers l'extérieur du pays. Un autre du village 4 a été également arrêté et deux autres de la colline Moulengueza en commune mandat. Tous sont dans les mains de la justice pour enquête. Spécalité Scarlaneana, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La goyave est un fruit sans graisse en quantité mais très riche en vitamine C. Jean-Paul Wineda, chercheur nutritionniste, explique que la goyave prévient et guérit différentes maladies dont l'hypertension artérielle au mandoï. La goyave est une excellente source de la vitamine C et contient de la vitamine A. Jean-Paul Winesa, chercheur nutritionniste, explique que la goyave apporte des glucides et une grande quantité de fibres alimentaires indispensables au fonctionnement de l'organisme. La goyave est pauvre en protéines et aussi en graisse moins de 1% est en hydrate de carbone, 6%, mais il faut surtout citer sa teneur en vitamine C, même si la goyave contient P, des protéines et P de glace. La goyave contient sein de la vitamine C. Avec sa 83 000 glands par 100 g de la goyave, elle a les fruits, les fruits jugés en cette vitamine. La goyave contient également des petites quantités d'acides organiques comme l'eau citrique et aussi l'omarique qui favorisent l'absorption de la vitamine C et lui donnent son goût acide typique. La goyave contient également de la caroténoïde. Ce sont de substance qui dans l'organisme se transforme en vitamine A et qui exerce une action antioxydante puissante sur nos cellules. Ce fruit, ajoute le chercheur, est aussi une bonne source de minéraux. De plus, la goyave contient de la quantité significative de la vitamine du groupe B, à l'exception de la vitamine B12. La goyave contient aussi de la vitamine E, ainsi que de calcium, de magnésium et de fer. Le fer est en fait qui est le minéral plus abondant dans la goyave. La goyave contient également de potassium en grande quantité. La goyave est relativement riche en oligo-éléments comme le zinc, le cuivre et aussi le manganèse. Pour les personnes qui fument du tabac, Jean-Paul Luneza leur conseille de consommer les goyaves pour éviter les problèmes causés par les cigarettes. On peut trouver des indications ou des applications médicinales de la goyave pour des personnes hypertendues, des personnes qui ont de l'hypertension artérielle. Une recherche réalisée en Inde, on a constaté que, une fois les fruits de goyaves et abaisser de l'hypertension artérielle aux chiffres très significatifs. Les goyaves peuvent être mangés par des personnes qui veulent prioriser la bande du taban. La goyave réduit la pression d'abord artérielle, le niveau de cholestérol et aussi des dans le sang. D'autres plus, elle neutralisent les effets de la nicotine glace à sa richesse en vitamine C. Une série Goya, qui peut peser environ 100 grammes, couvre trois fois les besoins journaliers en vitamine C d'une personne adulte. Selon Jean-Paul Winesa, chercheur nutritionniste, la Goya intervient également dans la fortification du corps. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Eric Wimana pour sa parfaite collaboration technique.